Vous êtes à l'écoute de Radio Université d'Occident, qui émet sur le s 820 AM et qui vous présente son programme de chansonnettes françaises. Le train de la musique va démarrer. Restez à l'écoute car le conducteur est prêt à partir. Bonsoir à tous les auditeurs de la UDO qui nous écoutent. Je me fais le grand plaisir de vous présenter ce soir un programme très varié. Car il y aura avec moi sur le plateau et à bord du train nombreux invités bien connus de vous tous. Car ce ne sera pas la première fois qu'ils feront le voyage dominical avec la 820 AM, la station culturelle de l'Université de l'Occident, la UDO. La vraie station qui promote la culture et l'éducation à Sinaloa. Lundi dernier, j'ai eu l'opportunité de rencontrer deux grandes personnes qui se sont montrées vraiment aimables et serviables. Oui, je dis serviable, ce serait bien le mot à dire. Je citerai le licencié Arturo Armenta Arvisu et aussi la Chamotte. Licenciée Diana Edith Castaneda Montoya, qui m'ont beaucoup aidé dans une démarche très importante au bureau de l'Ouest de la Primera Estancia del Ramo Familial en Mochis. Pour satisfaire leurs requêtes, je jouerai encore pour eux ce soir leur chanson préférée. Et je vois qu'ils ne sont pas seuls à aimer cette chanson. Et je ne manquerai pas de dire aussi Bon anniversaire, Aïmé. Oui, c'est l'anniversaire de naissance de ma femme, ma très chère épouse, Aïmé, Aïmé Fouché. Aïmé, je t'embrasse et je te dis Bon anniversaire. Que tes voeux se réalisent, que tu sois heureuse pour le reste de ta vie. Ce sont mes souhaits, les souhaits de ton cher époux qui t'aime à tout jamais. On va commencer le programme ce soir en, en, en faisant écouter et aussi spécialement pour le licencié Arturo Arvisu et la Senora Montoya leur chanson préférée, La vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.、Il Des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la. Alors que sans -en -moi, mon qui l a l o r s g to go to the o I'm going to go to the l d Sans bat. mon moi, qui cœur Oh. On vient d'écouter la vie en rose. J'espère que votre désir a été satisfait, n'est-ce pas? Quand on n'a que l'amour pour s'offrir en partage au jour du grand voyage qui est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, un amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure, chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de, de merveilles et couvrir le soleil. La laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour, c'est la chanson que nous allons écouter maintenant. Quand on n'a que l'amour à souffrir. ジョー、ジョー、ジョー、ジョー、ジョー、ジョー、ジョー、ジョー、ジョー、ジョー、ジョー、ジョー、ジョー、ジョー、ジョー、ジョー、ジョー、ジョー、ジョー、ジョ しかし、くつかいことは、くつかれいことは、くつかれいことは、くつかれいことは、くつかれいことは、くつかれいことは、くつかれいことは、くつかれいことは、くつかれいことは、くつかれいことは、くつかれいことは、くつかれいことは、くつかれいことは、くついいいいいいいいいいいいいいいつ 俺たちのために、俺たちのために、俺たちのために、俺たちのために、俺たちのために、俺たちのために、俺たちのために、俺たちのために、俺たちのために、俺たちのために、俺たちのために、 君たちのために、君たちのために、君たちのために、君たちのために、君たちのために、君たちのために、君たちのために、君たちのために、君たちのために、君たちのために、君たちのた Quand on a も、この Qui me remplacera quand je ne serai plus là pour te dire des je t'aime, pour te murmurer dans tes oreilles les mots que tu aimes entendre? Le connais déjà? Celui qui t'aimera comme moi, comme moi tant qui t'ai t a t aimé. Ce bouffon, ce coquin qui te mentira en te disant des choses insensées. Ce condamné qui ne fera pas comme moi. Qui sera le prochain figurant, la prochaine proie Qui sera cet idiot que tu mettras en scène avant de le brûler Qui me remplacera Celui sur qui tu jetteras les yeux tant révolus. Qui me remplacera quand je ne serai plus loin Dis-moi, qui me remplacera Qui me remplacera dans tes jeux, sous tes doigts Qui sera ce salaud, ce bouffon, ce héros Qui au f o n d de tes d r a p s Comme moi, se soumettra, assouvira tes rêves et tes fantasmes avant que tu t'enlaces. Qui me remplacera Qui sera d é t o n n é 私たちのために、私たちのためた a、si、c した a キム・ラ・ラ・エキサラ・レ・ e ー・エレ・シュマン・デ・ロワ・デトン・クエア・トン・ドゥ・キュー・ラ・レ・シュワン・レ・シ e ワン・レ・ e ロシャン・フィギュラン・クトゥ・フォー・ラ・ロワ・クトゥ・ラ・トゥ・ラ・エキサラ・レ・シュマン・デ・ロワ・エキサラ・レ・ラ・エ Ce vendu, ce c o n n a r d ce tordu, ce vénard, qui sera cet idiot que tu mettras en scène, puis en morceaux, avant de le jeter et de le remplacer. Tu m'as jeté, m'as sacrifié, tu m'as brûlé sur ton bûcher, q u i me remplacera. As-tu trouvé déjà Sur qui je te r 場合は何が私の場合は何が私の場合は何が私の場 u は何が私の場合は何が私の場合は何が私の場合は何が私の場合は何が私 e 場合は何が私の場合は何が私の場合は何 s 私の場合は何が私の場合は何が私の場合は何が私の場合は何が私の場合は何が私の場合は何が私の場合は何が私の場合は何が私の場合は何 o 私の a 合 n 何が私の場合は何が私の場合は何が Après, qui me remplacera, c'est Hervé Villard qui nous dit maintenant comment elle était belle. Il n'a pas su la garder. Elle dormait dans ses bras. Elle avec lui, c'était trop bien. Mais par habitude, il l'a perdue à jamais. Un matin, elle est partie. Un autre lui a pris la main. Elle était belle. C'est le titre de sa chanson. e était là, elle dormait dans mes bras. Elle, avec moi, c'était trop bien, mais voilà. Par habitude, j'étais sûr de la garder. Par lassitude, je l'ai perdue à jamais. Elle était belle. 私は私 e 家族のために、私は私の家族のために、私は私の家族のために、私は私のために、私は私は私の家族のために、私た私は私の家族のために、私は私の家族のために、の家族のために、私は私のために、私私は私の家族のために、私は私の家族のために、私私は私の家族のため 私たちは私の暮らしを 私は私の家族 a ために、私は私の家族のために、私は私の家族のために、私は私の家族のために、私は私の家族の r めに、私は私の家族のために、私は私は私の家族のために、私は私の家族のために、の家族のために、私は私のために、私私は私の家族のために、私は私の家族のた私は私の家族のため Je ne voyais qu'elle, pourtant elle est partie un matin. Je me rappelle qu'elle était belle, pourtant un autre lui a pris la main. Et je l'appelle encore aujourd'hui, sans elle je suis p e r d u dans la nuit. Rien n'est jamais acquis à l'homme, c'est le poète qui l'a dit. Et tout au long tout au long au de sa vie, mène un combat sans merci. Sur les chemins qui mènent à Rome, il y a moins de roses que d'orties. Et parfois tu te sens fatigué et tu veux te coucher, toi qui avances à mes côtés. Et je veux te dire que je serai toujours à côté de toi. Ton avenir est aussi le mien. Le sais-tu? Oui, Ginette r e n a u l nous le dit dans sa chanson qui s'intitule Comment te dire? Rien n'est jamais acquis à l'homme. C'est le poète qui l'a dit. Et tout au long, tout au long de sa vie, il mène un combat sans merci. Sur les chemins qui mènent à Rome, il y a moins de roses que d'orties. Alors parfois tu te sens fatigué. とはきあ Quand ton cœur bat plus lentement, devant la guerre ou la mort d'un enfant, quand tu ne comprends plus vraiment, plus que jamais il faut y croire et même désespérément se battre contre les. And by the way, I'm going to b i e bit of a Et pour changer de rite, nous allons demander à Charles Aznavour de nous raconter ses visions de riche sans savoir comment il y arriverait. Un artiste débutant, il se voit déjà sur la scène avec un grand public qui le regarde et qui l'acclame. Il s e s fait un beau complet bleu, il se voit déjà dans la salle entrant pour sa première. Combien de châteaux en Espagne en avons-nous construit? Mais bien souvent, nos rêves se confondent et nous nous retrouvons dans la réalité. Cela n'a pas été comme il a prévu. Écoutons-le dans sa chanson Je Croyais Déjà. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce c o m p l e t bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà, adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient de b o u t Je me voyais déjà, cherchant dans ma liste, c e s t l e qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon coup. Mes t r a s o n vieilli bien sûr sous mon maquillage. Mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est a g r i un peu en prenant de l'âge. Mais j'ai des idées, je connais mon métier j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène. De voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine. Mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a trente ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, porte pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les v a l i s e s à porter, les petits meubles et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur, et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Pour arriver à notre petite pause pour identifier la station, nous demanderons à Hervé Villard de nous chanter Aline. Et après la chanson, nous irons directement à la courte interruption et nous vous reviendrons dans une petite minute. S'il vous plaît, ne partez pas. D'accord Merci. その visage Qui me souriait? Puis il a pu. Sur cette plage, Dans cet orage, Elle a disparu. espoir エジェクリエイ